Une petite larme m'a trahi en me rendant ridicule à tes yeux Je croyais pourtant bien jouer la comédie mais une petite larme m'a trahi Tu m'as dit que tu veux me quitter már déjà trop souvent hésité. Je t'ai dit que tu pouvais partir, que ça ne m'empêcherait pas de dormir. Croyez croyais pourtant bien jouer la comédie Mais une petite larme m'a trahi Je t'ai dit de partir aujourd'hui Je serai plus à l'aise seul dans mon lit Je t'ai dit qu'une autre fille m'attendait Quand tu partirais, mais une petite larme m'a trahi en me rendant ridicule à tes yeux. Je croyais pourtant bien jouer la comédie. mon sang froid, quand tu m'as dit adieu ne m'en veux pas j'ai crié fat et que le diable t'importe mais sitôt que j'étais vu passer la porte là choses D'ailleurs si plus tard Un jour Tu réfléchis Tu sauras Que je t'aimais Plus que ma vie Plus qu'une petite larme M'a trahi Oui une petite larme M'a trahi Plus qu'une petite larme